Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori numéro 666, c'est le plein mois d'août, on est arrivé presque tous pile à l'heure, en tout cas début, personne début. ne l'a vu, personne ne l'a entendu, voilà. bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir à tous. ça voilà, avec plaisir, euh, un peu la course comme dame, mais en tout cas on espère vous faire passer deux bonnes heures euh, de musique intensive, agressive et douce. Et du coup, Paris, je connais rien dans vos playlists là, ah, ah clair, ouais. ah ouais, tu vas faire des ah, belles toi. découvertes, je pense. Oui, c est, c est un question. Ouais, coup, une <rire> question de Taro, les fois la fois où tu es venu qu que c'était pas l'émission, tu étais à la bourre ou tu étais à l'heure J'étais en avance. Ah, voilà, ah C'est juste pour être sûr de ça. Tu étais un largement signe. en avance, c'est bien ça le problème. <rire> Salut Marcus au en fait, j'étais pas encore euh, bisé mais Salut. <rire> On va juste commencer avec un petit peu de black metal pour bien ah poser euh, l'ambiance voilà, <rire> de ce mois d'août. Euh, black metal plutôt mélodique, euh, plutôt un petit peu atmosphérique avec les allemands de Handlers qui avait sorti un excellent album euh, l'année dernière qui s'appelait euh, Bennis Below Behold et on va écouter le morceau Beyond the Golden Light. Voilà Et voilà, donc pendant que Mitch mais toi ses bêtises, Bonsoir. on a écouté euh, les très bons Handlers, très chouette groupe de black metal euh, qui nous vient d'Allemagne. Voilà. C'était plutôt ouais, sympa. Oui, ouais. c'était bien, bien cool. Et puis c'est bien produit en plus. Oui, c'est euh, bien produit. L'album est... Bon, pourtant, n'était est... pas forcément la version ah, bah, euh, de Non, ce pas... Euh... <rire> <rire> c'est la remasterisée de Véronis. <rire> <mais> c'est <rire> ça, de... Ver... De... De... version <rire> Gamoso. Une heure de question qu'on passe à je remonte tout. Euh, bon, ça reste du black metal mais avec un bel artwork, un bel artwork et tout puis j'ai eu le plaisir de les voir sur une petite compile de musique anti, euh, anti fasciste et NSBM et tout. Si je le petit Tu regardes des compiles toi Ben de temps en temps, <rire> vois, ta, une... ça te permette de faire le tri dans les groupes des groupes de black metal et c'est des fois très utile. <rire> Donc voilà. OK. Un pic. Alors, euh, moi je vais passer un petit groupe euh, de Brooklyn euh, aux USA, New York, <rire> euh, <rire> un petit groupe de Ropeng, crust euh, comme comme j'aime beaucoup, et puis moi je vais passer du Pumcrock après, il y aura aucune surprise ce soir, non. aucune, aucune. Ah, non, non, non. moi personnellement je n'ai pas de surprise. Moi j'en ai une petite, mais... Oui, d'accord mais une toute petite le reste c'est enfin <rire> donc le groupe se nomme euh, Extended Hell euh, je ne connaissais pas c'est un groupe qui est en tournée euh, là en juin juin juillet voilà écoute euh, j'ai passé ça ça a l'air plutôt sympa j'ai pris l'album et c'est plutôt cool euh, le titre c'est Call of the Void et Social choc Ch voilà il y avait deux titres collés donc j'ai pris deux titres <rire> <rire> Alors, on, y va. on sent que c'est les vacances il y a un peu de relâche <rire> petit goût de curcuma dans le bibit non? <rire> Tout à fait. Bah oui, bah écoute C'est la joue en nous mousse. Euh, donc on va s'écouter euh, Extended L euh, voilà, donc allez découvrir si vous aimez si vous avez aimé les deux titres là. Euh, moi ça m'a plu direct. Donc euh, surprise. Bah, écoutez, on, on passe musique qu'on aime si on serait pas là. Ah bah oui. Ah, c'est vrai. Euh, du coup, on va s'écouter No Waves et ah, je là. et je vois ton regard ah, Mathieu. Non, mais je la connais Mitch. <rire> Oui, j'ai déjà fait la blague mais bon. Je devrais pas raconter mes bagages à l'avance vu qu'on part trio. Mais bon. euh, du coup, donc rien à voir avec euh, le groupe qu'on a fait jouer à la NF. Ceux qui ont vu ma réaction pendant que euh, le groupe jouait euh, comprendront que c'est voilà, c'est pas le même. Euh, mais c'est juste c'est la magie de Facebook en fait quand euh, on a fait les j'ai fait le podcast, j'ai identifié un groupe qui s'appelle No Ways. C'était pas le bon. Et du coup les mecs ils ont dit ah merci c'est cool de nous avoir passé et puis ils vont écouter la mission je me dis ah bah c'est pas nous. <rire> <rire> voilà. Donc, du coup bah désolé. Euh, du coup bah voilà droit de réponse hein, on va les passer voilà. eux quand même je pense quoi. Bah, puis en plus c'est assez sympa et en plus c'est un groupe de surf qui s'appelle No Waves et ça fait c'est vachement plus logique qu'un groupe de post-punk. Ah oh, mais rien à voir hein, tout de suite avec qu'est-ce que tu en sais qu'ils étaient pas en surf à Dresden il y a peut-être des belles vagues. Si, euh, écoute et peut-être que No Waves c'est Cold hein. Waves tu vois. Du coup c'est pertinent. Je sais pas. La Moi, je, je préférais le coup du surf. Donc, ben, ouais, chacun ses goûts. Parce chaque... plus surfe, quand en général. C'est vrai, ça se voit à mes cheveux longs. Donc, voilà, ouais, c'est un groupe de surfpunk de Montréal, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà. S'ils veulent m'héberger, euh, d'ailleurs, du 22 août au 5 septembre, ça m'arrange. <rire> Ou s'ils me prêtent une voiture, enfin bref. Euh, et juste après ça, on va s'écouter Muscu, qui est un nouveau groupe euh, de la région, composé de Nico, qui jouait dans les Early Graves, qui joue dans Welsa de Crossroads, quand on répète... Euh ce qui je veux pas dire grand chose en ce moment et euh, de Dick qui a joué dans tous les groupes des Vosges et de la banlieue de Nancy et de main-main des Flying voilà ils ont remonté un groupe euh, tous ensemble qui est plutôt orienté hardcore-mélo, plus ou moins mélo des fois plus ou moins hardcore des fois, mais c'est vraiment sympa et voilà, voix cool batterie cool forcément, enfin, moi ça me fait beaucoup de plaisir et voilà, on en parlera pour l'année prochaine très bien, hein hein. voilà bien Euh, voilà, du coup, on s écoute tout de suite No Waves et juste après Muscu. Yeah, rock and roll. voilà j'espère que vous avez tous fait des pompes pendant euh, pendant muscu puis que vous avez fait du surf dans votre salon pendant noway ça fait beaucoup de choses coup. Voilà, vivement qu'on écoute un morceau de cannibal Corpse, je sais pas <rire> ce que je dirais mais ans <rire> non mais on va se reposer un petit peu euh, avec euh, un gros euh, morceau de doom euh, avec les espagnols de Tor... Enfin, je sais pas trop comment on prononce. Tor, t, -T comme euh, le tortue, quoi. Mais euh, en groupe espagnol, donc euh, voilà. Euh, ouais, ils font euh, du Doom Sludge avec... Euh pas mal, euh, bon ça ressemble un peu à Electric Wizard, en plus il y a des samples ultra sataniques et tout, enfin on est dans cette ambiance là. Je croyais qu'ils mettait des samples d'Electric Wizard dans ah les <rire> morceaux, oh, ce, serait, ce, serait, <rire> euh, ce serait conceptuel. Mais enfin euh, voilà, on est dans ce style là, mais avec une grosse voix bien trash-des euh, qui, qui apporte un, un petit quelque chose qui me déplaît peu du tout du tout. Donc euh, le morceau c'est Desecrated Grave, issu de leur deuxième album qui s'appelle 2, enfin tout euh, sorti en 2015, euh, voilà, on écoute. O oh, Prince of Darkness, O oh, Lucifer, I pound with what my evil eye has gleaned. The children are here. They've eaten your bread and drunk your wine. Already they've spoken of you as divine. O oh, Satan, who calls me one, the one who seeks you of eternal peace, with a hard on fire and a soul on ice, I come to offer you youth and fresh, fresh love. c'était quoi c'était Thor ou Torte enfin Torte ouais Torte, allez, allez, torte. avec, avec l'axon espagnol il faudrait le dire Tortue Ninja <rire> ouais, mais c est c est sûrement lui. exactement ça euh, d'ailleurs c'est bien avec espagnol, espagnol euh, donc euh, voilà bonjour moi je vais faire allemand donc, euh, donc très chouette groupe euh, de Doom Sludge un, un petit peu très old school comme ça qui passe plutôt bien je trouve oui, en tout cas moi ah, je mets je m'écoute ça en boucle en ce moment donc enfin euh, pas roots reggae mais <rire> je tenais à vous le faire partager voilà merci ouais. euh, non, je t'en prie alors moi je vais mettre deux groupes euh, qui vont euh, totalement changer de ce que je passe d'habitude euh, du, ah, du reggae donc mmh. Ouais, mmh. Ouais. Mmh. <rire> donc on commence je crois par L'Arma qui est un groupe suédois de euh, de hardcore punk euh, ah ben, oui. <rire> qui vient de sortir un LP qui, est, le titre c'est Elitens Escapism Elitens Escapism c'est ça Et le groupe d'après, ce sera Abouzo, qui est un groupe de Bogotá en Colombie, qui vient de faire une tournée en Europe. Oui, il mais un groupe suédois et un groupe sud-américain. Je suis estomaqué. C'est quand même original, là. Pour moi, peut-être pas trop, mais... C'est original dans l'absolu. Pour une programmation, quand même. Mais c'est bien. Oui, c'est les trucs que j'aime bien. Il y a tout ce que j'aime. Euh, voilà, donc c'est un album sorti en 2018 avec le titre Trompa donc euh, L'arma et Abuzo c'était très très cool ça bon oh bah écoute ouais un petit punk basique euh, mais pompa pompa euh, qui là, passe <rire> <comme ça. rire> toc <hein. rire> en live c'est peut-être mieux que' qu'en enregistrement je sais pas ouais ouais bah... euh, là donc c'était Abuso à l'instant donc il vient de faire une tournée quand même euh, de 3 semaines à mois euh, en Europe notamment quelques dates, quelques dates en France euh, et juste avant l'Arma euh, groupe suédois qui est plutôt cool aussi voilà j'ai terminé ma mes 2 minutes 30 et euh de hardcore. D'accord, bonne soirée, un bisou. <rire> je me casse. Voilà, euh, du coup, on va s'écouter, j'ai dit dans quel sens, on va s'écouter DJ Davis, enfin Davis plutôt, hein, si on veut vraiment mettre un peu l'accent. Euh, C'est tiré de la série Trémé, que je me suis remis, euh, que je me suis remis là il n'y a pas longtemps, je me suis fait tout un cycle David Simon, euh, tellement mortel. Et même, du coup... Même euh, une tamori, euh, émission culturelle. Le dessous des crusts. <rire> voilà, euh, on y viendra à faire cette blague, mais après, tu verras... Euh, Un jour on fera une émission géographique et, ouais, et je là, sortirai et là, cette blague. Et on et on le va... jour où eux sortent un jours, bon album avec un morceau pas trop chiant, <rire> je ferai cette blague à la radio. <rire> Bref, euh, c'était pas le sujet. Et puis c'est pas c en de privé de temps comme ça. Que, non, mais la personne n'a compris. Euh... Pour tout le reste de la planète, c'est parfait. <rire> euh, donc voilà, Didier Davis, c'est un personnage de la série euh, complètement fou et qui fait des groupes et tout. Donc, tu C'est assez sympa. Et il parle aussi de Goat War, le groupe de la, la Nouvelle-Orléans, du coup, vu que la série se passe là-bas. Ils disent que c'est la réponse de la de la Nouvelle Orléans à Slayer. Je, ouais, ça me fait beaucoup rire. Et du coup, j'avais jamais trop écouté Got Et là, j'ai écouté leur dernier album, qui en fait est super mortel. Et alors, comme dirait un grand penseur qui habite pas loin d'ici, qui s'appelle David... C'est la réponse de la Nouvelle Orléans. Putain, mais c'est ultra-métal ton truc <rire> Oui, tout à fait. Et donc du coup, on va s'écouter euh, un morceau qui s'appelle Under the Flesh Into the Soul. Donc déjà le titre est ultra ultramétal et clairement ouais, le morceau c'est c'est il y a plein de too much, il y a vraiment il y des passages je mais c'est bon vas-y fais-le si ça te fait plaisir mais vraiment ça fait trop mais ça marche ultra bien quand même. J'sais pas c'est vraiment cool. Tu t'ennuies, c'est ça Non non du tout, je, je demande un groupe de musique euh... à quelqu'un. D'accord, suite. Pour... <rire> ah. ah, <okay. rire> L'émission qui se construit si avez... petit <rire> à petit. <rire> c'est la Les première recomposée on est un peu là. <rire> Euh, en même temps tu es en tongue, je veux dire à mi-temps ça rejoint le tout ça. Ça rejoint le, le ça. Ça rejoint la discrimination ça vestimentaire euh... chez ouais, c'est la loi du bon goût, tu veux <rire> Euh donc bah, on s'écoute DJ Davis and De Brass Ignol et mm -hmm. Gotwor. Parce que tu préfères les espadonies en fait. Ouais. The road home ain't no road home. I'm sure you need form. No man see. I'm sure you need form. No man see. Sure you need form. No man see. Ah ah I've been patiently waiting for a long time Huffing this long line like I'm trying to use the time But I'm just trying to get my little nickel and dime But they can't bring back what a lost up in the city of mine Shit, I ain't got my paperwork, Katrina came on left with it She took the car the clothes and all on my fitted you probably would've took my life if I ain't take it with me But I ain't let it get me, no I ain't let it get me You get this worse than the SBA I bet you get paid more, but give me the people away And it's funny how you call it, roll home So why all of my people in the street all along and Hey, funny how you call it in the home. You love a people on the street without it all alone. You grab them up in red tape. You talk with the head. You're as dirty as dust tape. It's you every yeah, they ain't really no road home. Leaving people wherever you had them flown. Man, ain't you happy all the colorful gone? Oh shit, who you gonna get to mow your lawn? Like a car in my driveway in the swing on the tree. Documentation got washed out to see home, home, home, on the rain Woo! Is this buffalo shit I'm stepping in? Man, that's strange not nah, that ain't but shit from a fool we're talking about bullshit, man, you was full Funny how you callin' it to roll your You love my people on the street, now they're all alone You wrap them up in red tape You fuck with your head, write where well, you duct tape true shade uptown we coming back i said town we coming back i say west bank are we coming back we coming back we coming back i sit their wall are we coming back i safe the wall are we coming back i say the wall are we coming back i safe the wall are we coming back i say hey well are we coming back Yeah bon on est d'accord, c'était super metal, ça va C'était ultra super metal. Donc c'était ouais, bien Dis je la bouche plein de fromage. Ça fait du bien, ça change, on mmh. écoute pas beaucoup de métal donc c'est très ouais, bien. Un voilà. peu moteur comme ça. Ouais, je gros moteur moteur métal à fond. Mmh. Après ce que je disais en antenne c'est qu'il il y a C'est le morceau le plus métal, un peu bateau, mais je sais pas, c'était tellement une espèce de déferlante de tous les trucs un peu stéréotypes de ça, <rire> avec une voix qui change un peu. Le plaisir coupable de Mitch. Ça, oh, la double, elle est cool là-dessus. <rire> voilà. Et, très, ah, très, très et bien. tout ce qu'il faut quand même. Hein. Mmh. Oui, tout ce qu'il faut. là enfin, où Un faut. morceau de 5 minutes, bien comme il faut. Ouais, il ne se, ouais, se, ouais. se termine jamais. Ouais. C'est genre, toujours, il rajoute <rire> un gros tapis de double derrière avec la guitare à burne. C'est parfait. <rire> et, on peut faire et juste avant, c'était DJ Davis and the Brassinol. Voilà totalement différent oui. totalement c'est ouais. un peu surprenant de ta part quand même tu vois, tu... ouais mais il y a pas mal de en fait, parce que ça a aussi quand même pas mal entre le jazz old school et le jazz moderne dans cette série oh, les passages jazz moderne c'est pénible hein, ouais. clairement comme tout <rire> le jazz moderne mais il oh. y a vraiment plein de trucs c'est de euh... enfin, jazz old school où c'est assez euh, sympa oui. c'est pas... Ouais, voilà, pas une passion jazz. mais oui, franchement mais... c'est plein de trucs super sympa Bon ben, puisque tu es passé du gros métal bourreau c'est tout je vais devoir passer euh, du punk euh, hardcore mélo oh, avec ah, euh... putain <rire> j'étais là il va faire un concours de métal et non, pas du non, tout. Non, non non tu marches sur mes platements, rentre-toi dans la rue on va se battre enculé <rire> duel avec euh, les excellents Not on Tour hein, qui viennent de Tel Aviv euh, en Israël et qui avaient joué euh, il y a quelques années euh... au Tio au Tio et c'était super bien et là ils ont sorti cela maintenant tout de suite un nouvel album qui est excellentissime donc on va écouter le morceau Cute qui parle de hum, cause animale Et euh, et les paroles de... le LP que Liv, Liv a sorti ouais, là, -là il, vient sortir, il vient sortir là il euh, ah, okay. y a peu de temps ah, c'est ouais, ouais. disponible sur Gun Bandcamp et c'est trop trop bien donc on va écouter ça et euh, comme on est dans les pros de Liv on va ensuite écouter euh, Mental Hygiène Terroriste Orchestra le nouveau euh, futur groupe euh, détesté de Mitch <rire> euh, qui, qui joue euh, euh, du grind noise euh, avec un petit peu de jazz euh, ultra déstructuré Euh, voilà, je... c'est très brutiste, ça ressemble à rien. Euh... Ah, voilà, c est, c est, on en vient à cette conclusion là trop vite quand même C'est ultra cool. C'est important de le dire avant de couper voilà, ça. Ça. <rire> gros, ça. va faire mal quoi. Ouais, voilà. Donc ça ça va ça va, va s'ennuyer un petit peu et c'est une co donc de Lixviate de de Pipe avec Jeff Death Husky Records et de notre ami Hakim derrière Grinding Remind Records et je crois qu'il y a un ou deux autres l'album. Il y a que des gens qui ont belle... la finesse quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est on est, on est en plein dedans. Donc voilà, donc euh, pareil, c'est sorti en 2019, hein, et, euh, et le, le morceau s'appelle My Favorite Things, Heroine, Alcohol. Il me semble qu'il y avait un autre truc, mais peut-être que le morceau a été... Un crack cocaine. Ouais, c'est ça. Après l'alcool, il faudrait un troisième quelque chose. Oui, <rire> euh, qu euh, ouais. chose. Peut-être le guacamole Ouais, c'est bon. Non, pas, pas, pas sûr. Non. Plus, ouais. non, un non. crack cocaine. Ah, voilà, il a le morceau en entier. Un ah. crack cocaine. T'as le petit truc qui manquait. Ouais, je n'étais pas si loin ça avec guacamole, hein. Donc voilà, donc tout de suite, Norton Tower Vous avez le soleil et après l'obscurité Avec Mental Hygiène Terroriste Orchestra <rire> Dans la météo c'est même pas long en plus. Non non, ça durait 1 minute 17 Donc mais c'est quand côté gras, il est quand même Ah, euh... il y a des morceaux beaucoup plus longs mais j'ai eu pitié euh, de vous. Et euh Bonjour, pour pourquoi Parce que c'était <rire> clairement écouter. Franchement, ouais, c'est pas, pas mal. Euh... Moi je trouve ça vraiment cool hein. Moi après ça alors... passé, j'étais sur PayPal et je me suis Avec commandé ce... un album <rire> Avec ce, ce petit côté Nouvelle-Orléans, le saxophone, tu as remarqué, n'est-ce pas Ouais, mais c'est Donc... évident. La <rire> l'influence est là. Donc voilà, et avant c'était une autre Tour Voilà. Okay. Merci d'avoir euh, écouté, vous pouvez revenir <rire> Non mais après c'est bien parce que du coup Je me suis dit, il va marcher sur mes platements J'ai pu le et monopole puis non, du punk rock Et finalement ce qui fait une moyenne tu T'es quand même vachement loin, même et sur deux morceaux ouais, Tu ouais, n'as jamais eu du hardcore Melo toi mis... C'est pas une passion Non bah, je sais ah, C'est vrai que tu mets du punk rock Mais du punk hardcore Melo t'en mets jamais C'est ça Moi j'aime bien du punk hardcore Melo Bah pas tout Moi je kiffe Ah ouais quand même Ouais Ok. Je ne juge pas Même le FX, voilà. le FX tu vois, euh, que Moi, je supporte Penny pas White, ça. Pennywise, machin, ouais. c'est les trucs que j'ai fait la scène de ah la oui, mécanique, P... je t'adore. Ouais, ouais, Pennywise, bah, si. P. Maintenant, j'écoute bon. moi, ouais. mais j'aime oui, oui, oui. écouter quand Non, mais même, ça même, passe toujours de temps en temps. Oui, ça Ah, il y a Pennywise aussi. Bon, allez, deux groupes bon écoute pas grave bon alors pour un petit peu rééquilibrer les choses repasser un peu de 10 sud américain non ce sera pas ça polonais ce sera un groupe de Leipzig en Allemagne c'est pareil ah mais vous confondez tout mais la géopolitique et vous vraiment ça fait trois non mais c'est un truc de fou c'est un groupe allemand composé d'émigrés sud-américains non mais il y a une page Wikipédia sur la scène punk hardcore à Leipzig c'est Monet qui l'a écrit un truc de fou Ok, moi bon, je prends ça pour moi à la rigolade, hein, tout va bien. <rire> Donc on va s'écouter Static Means, euh, que je ne connaissais pas, mais c'est un groupe qui a demandé pour jouer au euh, mois d'octobre, si je dis pas de conneries et du coup bah j'ai dit non parce qu'on c'est compliqué en ce moment mais j'ai trouvé ça bien. En compensation on les passe à la radio. Bah du coup en compensation voilà c'est l'occasion quoi les passer moi j'ai trouvé j'ai bien aimé quand même donc avec l'album no light et le titre my cool self voilà c'est un petit groupe post-punk qui est pas folichon folichon mais qui est plutôt bien foutu quand même Yep, euh, vous êtes toujours sur euh, même Tomori, euh, petite émission euh, punk, hardcore, grind euh, et, culturel. et culturel avant toute chose. Euh, on vient de s'écouter à l'instant euh, Static Minx, euh, petit groupe euh, post-punk de Leipzig qui vient de sortir un, un LP euh, No Lights il y a peu, avec le titre Michael's Alpha. donc mmh. du coup aucun rapport avec Static X et aucun rapport avec le Minx finalement. Static X. Ouais, non, Gros vois. groupe de néo-métal, ah, je vois, je me très bien. Euh, okay, d'accord. Avec une coiffure qui faisait bien bien rêver ah, je me faut. souviens des clips hein, euh, mm. j'ai écouté un peu hein. Ah, ça n'est toute notre <rire> il est <écoutait rire> déjà ça, ça du Gorgoroth. <rire> tu me parles de ça mais... <rire> Ça fait longtemps que ça sort pas beaucoup dans les conversations Static X. Ah non, non, tout, non, non, non, non, bah, non. Euh, quoi récemment Ouais, Static X, euh, le dernier album, il est super. Euh... Est-ce que c'est existe non, encore ça... bah, Écoute, oh, on peut demander une reformation et puis les faire à l'FNF. Ouais, on demandera d'autres salles, peut-être. Puis on fait jouer Vitamine X, comme ça on fait une thématique... Euh oh putain, on fait <rire> enfin enfin une programmation en mots croisés, quoi. Ah, c'était au Yepperfest, ah, et extorsion, pas. après. Ah bah voilà. C'est pas extorsion. X-Vision. Oh voilà, on, on va pas passer un bon moment musical, mais on va bien s'amuser. <rire> mais c'était au Yepperfest, il y a quelques années. Il y avait Bishop Green et X-Bishop X-Bishop. Qui jouait, et du coup ils avaient collé les deux au merch, et putain je, je trouvais ça trop trop bien. <rire> <Voilà>. <rire> bon bah écoute, je... oui, c'est assez simple. Mais ça non mais on quoi. sait jamais, si on a un public de crucifix herbistes, euh, peut-être que ils sont très contents là. Faut satisfaire un peu tous les tous les gens. <rire> je ne dis plus rien. Oui t'as pas tort. Euh, c'est oh, moi Tu vois, je me suis un peu perdu avant de présenter les groupes, légèrement, mais après tout. écoute Static X, messieurs-dames. C'est voilà. le meilleur no album. Euh... On n'a pas beaucoup passé du no-metal. Déjà que David nous dit qu'il aime bien euh, qu'il a envie de revoir Slipknot, alors, euh... alors Static X, finalement, on n'est pas à loin. Tu vois, lui, finalement, quand tu qu il nous dit qu'il qu va arrêter ou... la radio, c'est... On fera une thématique <rire> là, la semaine prochaine, la fois prochaine. Oh putain. <rire> bah non, mais on a déjà fait les 70, les... enfin les 4, non, on a fait les 80 ah, et les, les, les 80 Et putain, les 2000, j'ai pas envie de les faire il bon, démontre. Ah ouais, ben, faut, ouais faut, faut, faut pas creuser dans nos 2000 à nous. C'est ça. C'est <rire> le faut... truc. Faut chercher les vrais bons groupes parce mais... que si Ah mais pense non. pense au générique. Oh, putain. Voilà. Bon, maintenant metti Bon, voilà, le... prochaine émission, c'est spécial 2000. <rire> Allez, bisous, salut. Euh, donc qu'est-ce qu'on va s'écouter Putain, j'ai même plus ce que j'ai dit. Si euh, on va s'écouter Autonne pesanté ou autonnée je sais pas, je parle pas du tout italien et je sais pas du tout faire l'accent italien parce que à la radio ça marche pas, faut le faire à la télé avec les mains. Euh, c'est un <rire> <groupe>. <rire> oui, ça, ceci dit, ouais, au il boulot, il y a un euh... mec, un pizzaiolo qui est venu pour faire faire sa carte de pizza. Très franchement, était était... Oui, de, la plus longue <rire> interruption de l'histoire de la radio. italien. Et je te jure, il a dit trois mots et il a perdu 4 kg en sueur en faisant les trucs avec les mains. Pas <rire> enfin bon, bref. Ça euh... quand même. C'était un stéréotype à lui tout seul. Je, voilà. Les Italiens, début 1900, ont suffisamment pris... C'est terminé ah, maintenant. Oui, et puis ils ont été suffisamment racistes aussi et encore aujourd'hui. D'ailleurs, Matteo, si oh, tu me réponds bien. Oui, de... ah, d'accord, déjà... mais faut pas faire une généralité. Oui, c'est à ce compte-là. <rire> bon, bah... Ouais, mais Skotler n'a rien à dire oui, non plus <rire> Parce que c'est nous qui avons été racistes contre les Italiens, ouais, donc, eh, nous on a euh... quasiment inventé le racisme, alors attention. Je sais pas si on l'a inventé, mais on était Peut-être qu'on qu l'a pas fait, c'était pas mal. Dans un top 5. voilà. Dire que c'est quand même pas si mal. donc on va au ton qui est un groupe italien de métal mais avec du cuivre. Euh, oh. et oui. Et ben franchement, c'est pas si mal. Euh il y du gros brass beat et puis euh, des un trombone et une trompette par-dessus. C'est o que tu as découvert cette merde. C'est euh, euh, euh, sur Facebook, c'est un copain euh, c'est un frère avec Mental Hygiene, le du coup. Ouais, la Nouvelle-Orléans et tout. Euh, <rire> non, c'est Ben de euh, Ordures qui a mis ça sur Facebook, je suis oh, tiens, pourquoi pas et en fait, euh, c'est assez sympa. Et juste après, on va s'écouter ce Progerians qui est un groupe qui passait, je sais plus où qui doit passer au Desert Fest peut-être. En vrai, j'ai regardé un peu des programmations comme ça. Et qui en groupe de doom, c'est cool et il y a un morceau avec euh, un featuring de hip-hop dessus et euh, c'est assez sympa. Je crois que c'était la première fois que j'entendais un morceau de doom avec du hip-hop dessus et euh, ça moi ah oui, doit... avoir des gens. Ouais, non, non plus. Ouais, plus voilà. du coup ça m'a donné envie de faire ça aussi des, enfin, deux morceaux euh, ouais. de hip-hop dans la soirée quoi. Ouais, c'est pas mal hein. Ah, qui, de... qui n'en sont pas vraiment mais, ouais, non, non, ouais, mais avec des influences non, voilà, ça fait à présent 12 minutes qu'on n'a pas passé de musique, c'est cool. <rire> sur énergie. Euh, <rire> voilà, donc on s'écoute tout de suite reconnaître ces gens-là qui coulent de S'en <rire> fout, il est pieds nus et il a rien à branler. Et, du coup, on était et, et juste après The Progerians. sur euh, ce petit euh, petit arsen de, euh, de l'amour. On se ouais. quitte parce que Marcus vient de partir en disant <rire> fait chéri, vous faites chier avec vos arsen de merde. <rire> euh non, du c'était The Project rien ça l'instant. c'était ultra cool, ouais, très, très, très bien. bien, très bien ouais. Alors j'ai pas tenu le nom du, du mec qui vient faire le featuring mais euh, voilà, Ben manquais, de band euh, <rire> <rire> On va vraiment vite l'affaire cette euh, ça... ce spécial 2000 mais. Ouais, j'ai jamais écouté un announcer de ma vie. Moi suis... non plus. Ni Playmo, tu vois, c'est lui pas. suis en portant, je suis... Playmo, des trucs... Euh, j'ai un peu trop écouté, je pense. <rire> <rire> moi, j'ai fait avec mes Macisteria. Et je suis passé à côté ah, oui. de tout le reste. Alors que c'était la, la, la... Même la même team, ouais. machin et tout. Et je suis passé à côté... Alors euh... que moi, Macisteria, euh, non. Tu vois, je suis passé à côté aussi. Comme ouais. quoi, on n'avait pas les... C'est fou. Oh, écoutez, on débattra de ça, ouais. on y passera. Et oui, ça fait. Ouais, <rire> ouais. Petite émission de nostalgie. Émission, tu sais. Alors à l'ancienne, quand même. <rire> Mais on dit pas c'est quand, comme ça vous êtes obligés d'écouter. Quand, quand on avait 14 ans. Quoi. À 18 ans, après on a commencé à écouter les trucs qu'on aime vraiment, qu'on assume encore maintenant. Oui, qu'on continue d'aimer. Voilà. Mais avant, c'était un peu plus compliqué. Quoi. La période collège, quoi. Co un peu dur La transition ouais, collège, collège le Début du lycée, ouais, ouais, ouais, c'était un ouais. peu violent. Ouais. Sum 41 et tout ça. Hmm. Je je pas... oui, bah, elle monte ça. Tu pas. la même chose Après, sort, Ceci ouais. dit, Some 41, oh, je vais pas non plus aller très loin, t'inquiète pas. <rire> oui, mais mais, mais, mais putain, même, tu mais... rebondis quand même. il euh... euh, euh, y a Kerang le magazine euh, Larican qui organise des, euh, des soirées avec des groupes assez connus mais dans des tout petits bars en fait, euh, c'est les Kaipit euh, voilà, c'est un genre un bar de 150 personnes grand max et tu avais Some 41 qui jouait là-dedans. Et franchement Bon, je vais pas dire que j'aimais bien les morceaux mais ça jouait bien voir et ça chantait bien. Tu as vu Bah aux États-Unis, ça fait un peu Bah oui. Alors tu as vu un live, ça l'idée Oui, ah, ils font des vidéos sur internet. Oui, non, mais je sais pas ce que tu parles de ça, l'impression que le live. Ils ont écrit un article et du coup avec cet article, j'ai deviné que ça chantait bien. Bah oui, j'ai vu une vidéo. <rire> et euh, du coup, allez voir, il y a des y a pas mal de groupes et c'est assez sympa. Il y a Mastodon aussi et il y a Baroness, voilà. Bon, c'est un bon truc, truc quoi. ouais. Ouais, mmh. mais c'est non, puis le concept est vraiment cool de revenir dans les petites salles comme ça où ils sont tous serrés sur la scène, c'est mm C'est vraiment pas mal. Ouais, C'est le genre de concert sold out. Euh, ouais, je n'ai même où... pas imaginé le prix oui. des places. C'est euh, le, <rire> voilà, le côté un petit peu sympa, mais à la ça fois, fait, quand ouais. j'ai des gros groupes dans des petites, toutes petites salles... Finalement, tu sais que tu mets aussi les gens un peu dans des situations compliquées. C'est ça. Donc, euh, ouais, après, c est c est, que... mais ça... Mais c'est bien Ça doit être super dates, tu vois. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Quoi. Quand t'es tiré, c'est super heads, cool. Comme euh, Blockades à la euh... Crusty Grange, tu vois. C'est ça. C'est ouais, pas si on peut comparer, ça. <rire> Alors, on va comparer, après, on a tiens, fait 25 dit... euros la place, c'est bon, c'est sympa. Mais tu vois, la date-là, c'est un truc où fallait être là. Oui, c'est ça. retour dans une petite salle, c'était un peu... Oui, forcément, oui. Voilà pour pour revenir câble euh, source, il est 21h8, normalement c'est l'agenda en retard. C'est voilà. ça. Et ben voilà, c'est fini parce qu'il y a hein, si, a... euh, Dans si... acte 2, il a vu très bien il, il parle. <rire> là, il parle. Il a plus rien à gérer ça y est, c'est bien catastrophe. C'est moi doute. Il a eu un morceau que j'ai passé et tout, ça ne va pas du tout. Peut-être qu'il a fait un AVC on s'est pas rendu compte. Soyez prudents. Euh, donc on commence avec les Casualties et Comptoir KO. Hein, forcément, de toute façon, tu fais jouer les Casualties dans le coin. Globalement, c'est Comptoir chaos la première partie. Tu avais, avais déjà dit ça le mois dernier. Fais enfin, attention. Ah, quand même, bah, tu vois, ah. c'est comme quoi, c'est je me tiens, euh, je suis constant. Oui, c'est bien ça, le problème. Ce pas prévu, <rire> c'est naturel en fait. Tu aurais préféré que je change. Oui. Euh, donc du coup, ça se passe à la MJC du Haut du Lièvre euh, à Nancy. Ah, c'est le 14 août. Euh, ensuite, il y a les sapins parbarvue le 16 et 17 août. Bon, si vous voulez aller voir des choses, euh, allez-y. Moi non, me euh, ce voilà, ils ont pas besoin de nous pour faire de la promo. <rire> c'est vrai. Mais je crois qu'ils ont besoin de nous quand même donc ah bon. c'est pour voir Tagaljuna, si 5 cinquième fois de l'année. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais bref, euh, du coup, tu veux le faire Arnaud, eh, Maconine et alors attends, j'ai un petit rototo. Et Össa la Tuarebia, un groupe de grindcore que je connais pas. C'est excellent. Euh, visiblement, j'ai déjà passé des morceaux ou alors c'est quand j'étais pas là, vous avez passé des morceaux. Ah, mais oui, de ma de ma playlist. Un ouais, ouais, ouais, ouais, groupe euh, de pure violence de Brest, euh, ah, voilà, euh, super rapide, des morceaux de 40 secondes, c'est absolument très très bien. Ouais. Et ils ont fait un split euh, cassette avec euh, ou un je ne sais plus avec euh, Agathocles euh, il y a peu bon, Alors, en attendant ils viennent de sortir non, une ou deux démos c'est pas, pas si facile que ça de faire un split et là ça sort du long quand et bim ouais. paf là, il passe sur la grosse affiche en tract 2 cool le <rire> euh, 25, euh, ouais, 25, 25 août, août. je le sais parce qu'on nous a demandé pour jouer Ah ouais, qu ce que tu veux je suis en train de je serai en train de faire du tourisme à Montréal. Je mangerai sûrement des frites avec du fromage dessus et de la sauce dessus. Bah tu mangeras peut-être pas ça tous les jours quand même. The The friend, je pense qu'il si. mangera ouais. en qu ça. tous <rire> les jours. Écoute, j'ai re, retrouvé un message de quand j'étais y, y aller quand j'y étais allé il y a 9 ans et j'avais envoyé un copain cinq repas 5 cinq poutines. <rire> voilà. Euh, bref, euh, est-ce est qu'il joue vraiment à Paradoubitché la veille C'est marqué c bas, ça, tu as l'air ah, c'est marqué ça dessus. C'est loin quand même hein. Genre République Tchèque la veille, samedi le lendemain. Ouais. Et Poitiers euh... le surlendemain. Peut-être oh de... peut être. Et peut en retard à Saint-Denis. Et peut-être pour ça qu'ils ont pas de vanne parce que <rire> la personne qui avait vanne a dit c'est mort. <rire> Vous allez mal cramer mon truc. <rire> ah ouais les marrons Mais c'est marron, <rire> dommage, ça gagnerait très bien. c'est sur... Lille, Liège. Ça c'est cool. C'est Leipzig bon ça va, c'est pas encore si pire. Et puis voilà, ça se dégrade <rire> bon, euh, Pour couvrir un jeu en tout cas Oui, euh, du coup il y a le festival What's a Bar à Bar-le-Duc Si vous avez envie de voir l'une Ludwig 88 et le bal des enragés, euh, c'est votre problème Et il y a un groupe qui s'appelle Generation ça, Generation ouais. Ah bah ouais, c'est ah, toujours ce Generation C'est super connu ça, c'est un peu comme Groundation Ouais, en gros. mais sauf que là il y a déjà, tu vois c'est comme les groupes oui, de ska qui faisaient des jeux de mots avec ska comme genre les catalites les machins euh, les escaméléons et tout le bazar. Ah c'est escaméléon <rire> pas les escaméléons. <rire> oui, mais mentalement, il s'appelle les escaméléons. Les <rire> scalatites ah, et cetera. <rire> ils font ça, ils font des jeux de mots avec Jack. quoi, ça c'est ouais. C'est cool. ouais, des bons gros bouffons quoi. <rire> c'est possible. Et ça se passe ouais. du coup le 30 et 31 août à Barle duc. Euh ça aussi... mais c'est bien trop loin. il euh, y a la bourse au disque à Épinal le 9 septembre, dimanche 9 septembre, c'est gratos, ça sur verte. il oh, y a pas de groupe qui joue mais c'est <coughs> toujours un moment sympa à passer. Tout à ça. Oui. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je dis ça, je suis jamais allé mais bah, je... en a mais... pas de problème mais parce que j'ai un volontaire, ben je trouve ça bien voilà. que ça existe quand même. Ah oui, c'est Mais en gros, il y a rien quoi, c'est mort là, ça a duré cinq minutes, on a quand même beaucoup discuté. Tu ouais. as annoncé quatre concerts C'est ça. Donc fini. euh ah, mois Ouais, il y a sûrement il y a sûrement plein de concerts un peu euh, dans les bars, dans les bars du coin tout ça, il y a plein de concerts mais ça voit des trucs C'est répertoire Pink voir Mais il fait entre l'estaminé entre le grattoir machin là. Et surmonté concert à gauche si à droite, ça les gens Ça a été pain qu'il l'aurait la... mis euh, là, Steph. Là. Okay. Ouais, ouais. ils ouais. attendent pas concert, les gens pour euh, Tomori pour, euh, pour aller <rire> non, voir des concerts, je si Alors vraiment c'est qu'ils ont vraiment voilà. une connaissance. Non, c'est une petite pause en milieu d'émission. non mais voilà, c'est notre petite pause standard. qui est un grand moment de partage. Tout à fait. Et d'amour et de fatigue. Ouais. Euh tu des trucs ultra métal Mitch, tu as voulu jouer on va, je mettre de l'ultramétal. Tu jouer Tu veux, jouer, tu va, veux, tu veux doom, jouer avec moi Dime gros trash métal brésilien années 90. Ça va envoyer du lourd, genre euh, si vous aimez Venom, vous allez adorer. Euh, sex Trash, euh, le morceau Telegram Tremance. Je connaissais pas, j'ai écouté, c'est ultra mortel. Euh, album c'est sexuel carnage tout ça ultra métal ultra metal très c'est c'est comment ouais ouais ouais mais, euh, mais c'est bien c'était était metal old school avec le son de l'époque des années 90 et tout enfin ça passe très très très bien ce qu'avait aimé euh, quand dans l'émission spéciale Amérique du Sud j'avais passé d'insté euh, quoi des groupes de vieux groupes de black metal brésiliens mais tout à fait le même esprit. Et on enchaîne avec euh, Lurking Evil que euh, un groupe euh, je, alors, je crois que c'est un groupe beaucoup plus récent mais qui joue du trash old school et euh, j'avais pas prévu de le passer à la base j'avais mis un autre groupe au dernier moment et puis en fait je me suis planté donc il n'est pas sur un clé USB donc on va finalement écouter ça mais j'ai <rire> pas du tout les infos donc ce sera king Evil, un morceau que je connais pas de l'album que je connais pas mais ça va être trop cool parce que c'est du trash old school Sex Trash et king <rire> Evil Musique <rire> Yeah. Vous êtes sur même Mori, toujours, et on vient d'écouter Lurking Evil, et c'est toi j'ai les infos. Euh, le morceau c'est Return of the Blinded, euh, issu de l'album The Almighty Horde of the Undead. C'est sorti en 2014, et c'est un groupe de Madrid qui joue du black trash metal, un peu old school. voilà Et avant c'était les Brésiliens de Sex Trash, bien à l'arrache, bien cool. Ouais bah les deux étaient bien, ouais, ouais, moi j'aime bien ce genre Dans de truc. Donc voilà. C'est un groupe encore actuel, du coup, hein, ce que qu'on vient d'écouter euh, le, le premier, non. Le deuxième, oui. Ok. Voilà. Très bien. Donc euh, voilà. Deux bon, belles bah, petites allez. découvertes. On va se mettre deux petits groupes aussi euh, actuels avec euh, Six Times, euh, je pense, n'en avoir jamais passé. C'est un groupe allemand. Euh, je pourrais dire d'où parce que je ne sais pas. Euh, J'ai voulu les passer. Parce que Ils viennent euh, d'écrire un petit message pour euh, chercher une date. Donc c'est l'occasion. S'il y en a qui veulent les faire jouer en France... Euh, le reste de la France au mois d'octobre et cherche des dates avec quelqu'un un autre groupe ça un one man band de garage un peu psiqué moche un peu chelou euh, qui a l'air plutôt cool Alors, je pense que c'est quelqu'un qui fait euh, ils font des tournées tout le temps ensemble donc je pense et euh, c'est un hâte des membres du groupe euh, donc le titre c'est King of the Scene euh Sick Times du punk hardcore euh, assez rigolo enfin dans l'esprit un peu crapoulé quoi c'est euh, ce, ce genre de ce genre de groupe avec un, avec un visuel toujours un petit peu barré, tu vois un peu comme Travolta, ce genre de truc quoi. Donc ça ça me, me plaisait bien. Et juste après on va s'écouter Enschmann euh, qui est un groupe parisien euh, qu'on a sûrement enfin qu'on a déjà passé euh, l'année dernière ou il y a 2 oui. ans parce qu'ils étaient déjà passés dans le coin. Et là il il elle viennent de sortir un LP euh, fin 2018 euh, qui s'appelle Void in Between. Et moi j'ai décidé de passer le titre Mirrors, donc voilà, ça un groupe de paru de noise punk hardcore euh, <coughs> plutôt pas mal. Alors on s'écoute Six Times après Enchmann. Yo yo yo, yo se mune au micro piep piep piep plusante on est rôti yay yeah, yay yeah, yay yeah. <rire> c'est qu'on sent les la trentaine hein. ouais si tu bois une bière et demi oups oh, euh... <rire> ah ouais, c'est les bières fortes pour ça <rire> Bon bref, on n'est pas là bah, pour parler de notre toi. alcoolisme euh, On va nous ah, euh, écouter, écouter Enchman euh, Groupe parisien euh, ouais, Plutôt sympa oui Et juste avant Sick Times avec euh, Fuck off, circle pet King of the scene bon, ouais, voilà. bien. Et là, La fin était vraiment de... <rire> <rire> Le petit ouais, On va faire problème. un truc Non pas du tout Donc n'hésitez <rire> pas, c'est un groupe qui cherche des dates euh, à la rentrée Donc euh, si on a qui aiment bien en tout cas Et qui ont des moyens de faire des concerts Contactez-les Ils sont un peu en chien, je crois. <rire> bon, on peut les faire jouer aux entrées même s'il y a deux personnes, c'est pas grave. Ils joueront pas forcément le morceau que vous avez entendu. Oh si, si, si. Il suffit de le demander. Mais non, mais non Il suffit de le demander, il suffit de le demander. Ah, il, a, il était génial. Peut-être qu'ils vont s'appliquer pour l'intro. On va savoir. Non, bah non. pas le genre de maison. Comme ils s'amortent le truc. C'est vrai et je veux dire quand tu toi sors un disque et que c'est comme ça tu te sabordes de toi-même comme vrai, un grand. C'est mais... <rire> enfin, Bon bref. Euh, du coup on va s'écouter Veltak. Euh, groupe norvégien, je dis pas de bêtises, euh, qui a commencé par faire des trucs un peu plus black metal euh, bon moderne hein un mais très euh... folk aussi non. Ou alors parce l'inverse. Ah, non, là c'est Maintenant ça devient un pas. peu l'espèce de hard, hard FM. F M. Ah ouais putain. Ou rock <rire> F même. Alors qu'avant, il y avait plein de passages où c'était une ouais, grosse tartine. Et là, c'est aussi entre les deux. Et du coup, c'est un morceau assez cool. ce qui est En fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'il y, y a trois guitares dedans. Du coup, se fait des tierces selon <rire> tous les sens. C'est complètement extrême et c'est ouais, plutôt pas mal. Voilà. Voir insupportable attend elle suis du coup il, va, il est en face de gagner la bataille de l'ultra métal là. <rire> ah, avec les autant de tiers à euh, la minute ouais je pense que je me range enfin, c'est ma définition de l'ultra métal en tout cas euh... j'ai encore un groupe après on verra bien ah. non alors le morceau s'appelle dendrophile for draic alors après je parle pas norvégiendrail c'est euh, c'est de la mythologie nordique Je sais, c'est genre euh, euh, le paradis ou un truc comme ça. D'accord. Dendro... Non, Yggdrasil, c'est l'arbre mythique, euh, un truc comme ça. Et du coup, dendrophile, ça serait oh oui, quoi alors, ouais, Ça serait du fil dentaire ouais, Je sais pas, ouais. pas, moi je vois plutôt une paraphilie un peu bizarre, euh, des fans de dendro, je sais pas ce que c'est les dendros, mais... Je sais pas. Écoute, sans doute on va rester sur mon idée les, les ouais. trois des trolls qui iront euh, paradis. Pendant ouais. le morceau peut-être on ira voir sur Wikipedia. Mais... Euh, alors du coup on s'écoute le fil dentaire pour Yggdrasil de Veler <rire> Ah comme ouais, après huit <rire> fin d'affilée sur la fin du morceau, c'est enfin fini. Non mais c'est c'est sympa. Après ouais, il y des ça c'est les, les vieux albums. Les albums récents sont plus euh, plus il y a le côté toi, il y un équilibre black metal F. Ah, qui... sont plus et FM. Et tu panges terrible. Et ça là Ouais, bon. Ouais, ça bouffe quand même un peu à plusieurs ateliers quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça c'est cool. Moi j'aime encore bien. Mais en le, le morceau ah. n'était pas mauvais À voir ouais, oui, assez, voilà ça s'écoute comme ça quoi, parce qu'on a euh... discuté pendant Star Wars ouais, <rire> forcément. <rire> et puis on a jugé un peu, on l'a écouté comme ouais, une connerie oui. donc euh, ça passe différemment. Comme ouais, après habitué, ouais. globalement par rapport à ton truc qui est complètement inécoutable sorti chez Lexiatic. Oui, mais là, moi cette 1 oh. minute 10. Ouais, mais là c'était c'était trop là. Et il y avait il y avait pas 50000 fins. Tu vois. Non, mais c'est un peu c'est mais... peut-être ça vu que le euh, Dendrophile là, c'est un personnage de World of Warcraft, c'est peut-être un truc tu choisis la fin. Genre tu as une option, tu as un bouton Et puis tu ah, quand même émission culturelle oblige, je me sens obligé de, de dire que ça veut dire que c'est dendrofile, ça veut dire sa vie dans les arbres. Voilà. C'est également le nom d'un insecte. bon je vous sortirai pas le descriptif on a, oui. on a pas compris mais tout le monde a Wikipédia finalement. Ah, oui, mais oui, voilà, allez chercher dendrofile. D E N D R O P I L. Dendrofile. Euh, euh. En France en tout cas. Bon, et eh ben on va on va changer un petit peu, on va s'écouter euh... la dictée de Bear Pivot. Allez, salut, <rire> à dans une demi-heure. Non, un vieux classique euh, indémodable qui passe toujours ultra ultra bien. Metalika. Iron Monkey. <rire> ah, euh... fait... j'ai vraiment eu peur tu dis Iron Maiden, je non, sais pas. non, pas, mais non, non, pas mais du tout, là, oui, je, je, je baisse les bras, tu as gagné la bataille du métal. Je retourne <rire> dans le vieux sludge du crasse. Avec euh, les Anglais de Iron Monkey, euh, qui ont sorti, j'ai vu, ils sorti, ils ont ressorti un truc, ils se sont reformés. Mais on va pas s'écouter ça, on va s écouter l'album Our Problem, qui est excellentissime, avec cette pochette de Mike Diana, qui est super cool. Et le morceau, c'est Whose House Anxiety. Euh, voilà, donc Iron Monkey, euh, Sludge, voix ultra euh, écorchée, euh, trop trop bien. Et euh, comme tu avais adoré euh, Mental Hygiène, Terroriste Orchestra, on va se réécouter Not On Tour Ah. Ah, ah, ah. Ah là, là, là, là. Il me fait des pires de censeurs Non voilà faut quand même... tout. Tu Attends, as... attends, attends j'ai pris mon mon appareil Pour prendre attention voilà. ça peut être cool. Le dernier album de notre tour est vraiment excellent Donc on va s'en mettre un deuxième petit morceau 18 de tension c'est normal voilà The Distance Donc toujours de l'album Growing Pains Sorti en 2019 Juste après Iron Monkey voilà, c'était Not On Tour, comme disent les gens qui ont vraiment <rire> un, anglais, un accent anglais tout pour vous. Excellent euh, groupe de hardcore euh, mélo de Tel Aviv, avec le morceau The Distance, toujours sur leur dernier album. Et avant, c'était Iron Monkey, euh, ouais, un de mes groupes euh, tout préféré au monde, parce que c'est trop trop bien. Carrément. Euh, alors moi je vais mettre euh, un petit groupe que j'ai découvert ce week-end sur la route euh, de Bienne euh, par notre bon euh, Jean-Dave euh, qui nous a dit oh, écoutez ça euh, c'est fin cool euh, en fait ça ressemble à Boraslayer euh, c'est vraiment très cool. Ah non. Non, c'était pas ça. Ah, c'est pas euh, Ghost euh, non plus. Il euh, y en avait plusieurs mais c'est sur le retour ça Mitch. C'était as ah, passé ah, un ah, mauvais mauvais retour je pense. <rire> J'ai été fatigué J'ai beaucoup dormi Donc à l'aller j'étais plus responsable De ce qui se passait Donc c'est s'est bien passé On a pu écouter Sepulcher Qui a un groupe de trash metal Je ne sais pas ils viennent d'où J'ai pas toutes les infos Je lui ai demandé par texto vite fait Non non c'est pas d'Amérique du Sud Moi je vois du côté du Cher Tout court Sepulcher J'aurais pu le prononcer comme ça C'est C'est ça Ça bon ouais, LP désolé. sorti en 2018 euh, Panoptique aurore avec le titre euh, Corporeal euh, Vasily. Donc moi euh, bon, j'ai pris euh, un titre comme ça euh, un petit peu au hasard moi je connais pas plus que ça mais j'ai bien aimé donc on va s'écouter ça, j'espère que, euh, euh, que ça va bien <rire> se passer non, après c'est un tout sur YouTube euh, voilà, avec euh, bon, un bon, morceau bon. un petit peu voilà, connu quoi ouais, terminé au bout de 5 6 minutes de bon trash métal bien rapide et bien old school avec ses pulcheurs qui visiblement est un groupe norvégien d'après ouais. les dernières infos du euh, du canard ça vient de tomber ça vient de tomber ça vient de tomber avec le titre euh, corporeal corréal <rire> euh, voilà penchez-vous sur, sur Vesely, ce petit Vesely, groupe euh... c'était norvégien oui c'est grâce à ça ouais. j'imagine bien bah oui j'ai cherché euh... voilà donc euh, merci janda pour cette découverte en tout cas euh, tu n'es plus euh, le travail plus eu. de la radio visiblement euh, d'après les dernières nouvelles Ah bah, il mais... nous a avoué. Écoutez, je crois que je vais arrêter la radio. Mais mec, ça fait neuf mois que t'es pas venu, on s'était douté. <rire> voilà, mais de temps en temps, donne des petits morceaux comme ça, et ce sera, ce sera très bien. Et on pensera oui. à toi dans notre cœur. oui puis moi, je passerai plein de groupes de Death Medals comme t'aimes bien. Donc... <rire> il ya un nouveau Tom Mold, peut-être la prochaine fois, on écoutera <rire> Excellent. Euh, du coup, on va finir avec un peu de Régional. Euh, on va s'écouter. <rire> ah Allons-y Allez, la région est grande, un de nos jours. <rire> ouais, C'était une, une belle va, région. Elle va jusqu'à Metz. Vous, vous, <rire> vous, vous la laissiez tomber. tomber. Euh, on va s'écouter euh, donc Rien à voir avec Charge 69. Euh, c'est un groupe euh, ricain euh, qui euh, fait du noise rock japonais. Enfin, c'est comme ça que dit euh, que dit Napster. Donc, <rire> euh, qui ont sorti un nouveau disque, là, il n'y a pas longtemps. Euh, ouais. Toujours aussi noise rock. Euh, alors noise, c'est dans le sens où moi je l'entends et pas le tien. Arnaud, désolé. C'est un peu japonais ou... Mais ouais, c'est quand même assez... Tu sais, ça me déflamme, le noise rock, de euh, ouais. ta façon. Ah, ben voilà. Je... Ah, c'est tellement mignon quand t'aimes oui, bien ce que je passe. J'adore Marvin. C'est pas souvent. Genre, mais, mais, mais bien sûr que si. C'est pas <rire> tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. mais euh, Enfin bon, on trêve de bisous, hein. faut pas se déconner non plus. Euh, voilà, messe. Euh, puis après, on se dit au revoir. Bisous. C'était le Noise Rock de Metz. Voilà. Je ne pas du tout écouté comme on a plus. discuté. <rire> mais l'artène final m'a plu. C'était super. Ouais. C'était bon. de la musique assez calme. Oui, mais euh, ouais un peu oppressant. Euh, structure bizarre. En euh, fond sonore pour une petite guitar, discussion. Verbe. Euh, sur les voilà. flics. Euh, Très bien. Euh, voilà Et la Loire. Euh, voilà. bah, du coup, on va se dire au revoir. On va ouais. se dire aussi que la prochaine émission, c'est début septembre. Mais, début on sait septembre, pas euh, mais euh, ouais. On définir. va négocier ça après. Et puis bah de toute façon vous avez tous internet hein, donc on mettra sur Facebook comme d'habitude le petit bandeau tac avec la prochaine date. Voilà, voilà. sur le site aussi toujours j'imagine. On fait une spéciale euh, année 2000 ou pas Moi oh, je suis chaud mais Vous êtes chaud direct là Allez, spéciale année 2000. Ça fait longtemps qu'on a Allez, fait hein. spécial. Puis 2000 c'est là c'est plus simple, tu tu dis tu cherches les 2000 tu oui, oui, trouves oui. la nouvelle musique, seras, je... le générique va être ah, tellement cool. Être Ce sera le 5 euh, septembre. On peut décaler au 12 ou pas Non, faut des de deux semaines. Euh, ça va être compliqué. On va on va ça en, en antenne. Ouais. Nos no dates ça ouais. facile. <rire> Ce sera marqué Donc, sur euh... le site, il y a pas de problème. Voilà, voilà. <rire> alors, voilà. Donc voilà. Euh, rediffusion toujours euh, le samedi et le mardi sur le site euh, Gameozone, notre site à nous Facebook pour les plus modernes et puis voilà quoi, on s'est ah, ça ouais. sans problème quoi. C'est ça. Oh, bon on vous fait des bisous. Bonne soirée et à, et à tous, puis, euh, à, à bientôt. Allez, la prochaine.